Nous sommes dimanche 6 décembre. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le programme national de lutte contre le sida, PNLS, compte renforcer le de nouvelles stratégies d'autodépistage, a dit le directeur de ce programme. Et le collectif des associations des domestiques saint s'insurge contre le comportement de certains domestiques, pillant les ménages et volant de petits-enfants. La route nationale numéro 3 menaçait de coupures au niveau de la rivière Guitaudrué, c'est en commune Rumongue. Les usagers tirent une sonnette d'alarme en page sport, l'équipe messagengozi affronte ce dimanche la formation Young Buffalo de l'Issuatine à 15h au stade Rukun de Ngozi. C'est dans les compétitions de la Ligue des champions. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Aimé Toussaint Miteboutzi. En page santé, les personnes vivant avec le VIH le sida ne connaissant pas leur statut sérologique restent en défi, en défi majeur dans la lutte contre le VIH parce qu'elles continuent à contaminer. Le docteur Emine directeur du programme national de lutte contre le sida, le programme CPNLS, a fait savoir qu'au moment où il s'attendait à 95% de personnes vivant avec le VIH qui se sont fait dépister et sont seulement à 81% pour faire face à cela, Fait savoir qu'ils vont renforcer de nouvelles stratégies d'autodépistage ainsi que des sensibilisations en collaboration avec les administratifs et suivez-le au micro d'Ornella Mucho. Et Par rapport au dépistage, c'est le renforcement des nouvelles stratégies de dépistage. Ici, nous pouvons noter l'autodépistage, qui est un test qu'une personne peut elle-même faire étant à la maison, accompagnée par son père éducateur pour bien interpréter le résultat. Quand le résultat montre que c'est positif, c'est là où on amène la personne au niveau de la sécurité de soins pour confirmer ou infirmer le résultat. Et ceci nous a permis de trouver beaucoup de gens positif qui sont concernés par ce test. C'est un test qui est adressé. C'est surtout catégorie de population qui ont peur de fréquenter le secteur de soins. Ce sont généralement les hommes, là aussi les populations à plus au risque d'infection à VIH, notamment les travers de sexe et les autres. Comme ça, ça permet qu'on puisse faire un accès universel aux soins parce qu'ils ont aussi le droit à la prévention, au traitement. Pour atteindre ces cibles, c'est la contribution au niveau des secteur de soins, la contribution de l'administration pour la sensibilisation, tous les leaders d'opinion et pour que les personnes puissent venir au niveau de sécurité de soins, être dépisté parce que tout part du dépistage mais quand même nous avons à mettre les gens sous traitement, un trop viral, s'il y a encore des gens qui ne sont pas encore dépistés, qui continuent à générer de nouvelles infections, donc vous comprenez qu'on n'aura pas atteint la, le succès à travers la sensibilisation et par sérédité d'opinion, ça va nous aider en tout cas à rattraper beaucoup de gens et surtout tout aussi ça comprend les femmes enceintes pour qu'elles viennent faire des consultations prénatales à temps et comme ça on puisse aussi les dépister, le VIH et c'est aussi maintenant tous les contributeurs parce que tout ce que nous faisons, ça coûte de l'argent. À côté des efforts du gouvernement, nous avons aussi besoin d'autres appuis pour que nous puissions couvrir les activités que nous menons en rapport avec la, la prévention et le dépistage. Docteur Aimé Ndaïze, directeur du Programme national de lutte contre le sida PNLS et le vol dans les ménages et l'enlèvement de petits-enfants collés au dos de certains travailleurs domestiques en l'absence de leurs employeurs sont dénoncés par le collectif des associations des travailleurs domestiques et celles des employeurs de Burundi-Kathède. On sigle dans un communiqué de presse de ce samedi Serge Ndakuri au porte-parole de ce collectif appelé les travailleurs domestiques à renforcer les comités établis sur chaque avenue afin de surveiller ces malfaiteurs à qui se cachent parmi eux et tarnis Et qui ternissent l'image de leur métier. C'est après que la police ait trouvé un enfant dernièrement enlevé par un, une domestique en province Kayanza. Suivez. Le quartier de Burundi déplore tous ces mauvais actes romayqués chez le travail domestique où certains pillent dans le ménage et les autres volent d'autres enfants alors qu'ils n'ont pas aucun réseau valable. Remercions sincèrement les forces de l'ordre et d'autres autorités qui ne cessent de manifester leur bravoure pour capturer les marfaitels comme c'est remarqué dernièrement où l'enfant volé par une travailleuse a été trouvé. Nous demandons avec insistance à la justice de multiplier des sanctions à doter le travail domestique qui déçoivent les employés après avoir été engagé. En plus, ils déçoivent non seulement les employeurs, mais aussi les pays, du fait que l'enfant n'est pour l'un, mais pour son pays. Nous supplions à tous les travailleurs domestiques d'être vigilants et de vous renforcer dans vos comités établis sur différentes avenues pour déraciner ces mauvais actes commis par ces travailleurs se cachant derrière nous pour la simple perturbation des ménages, surtout à l'absence de les employeurs. Que chacun garde jalousement son voisin pour que cela soit éradiqué. Les employés sont priés d'être prudents dans l'engagement d'un nouveau travailleur car nous avons déjà constaté qu'il y a ce qui mystifie les identifications pour que une fois commis des gaffes, il nous serait difficile de les trouver. Un clé d'œil est adressé aussi aux employeurs car... Pour ces travailleurs domestiques qui seront munis des cartes d'identification, nous avons les identités complètes et même des référents. Nous terminons par tranquilliser les employés qui locatent devant mettre en place un programme qui sera informatisé pour déraciner tous ces mauvais actes commis par ce groupe qui se cache derrière eux. Vous n'avez pas Issan Vous ratez l'essentiel Parlons au transport à 13h2 minutes dans le studio de la radio Sanganiro. La route nationale numéro 3 reliant à Bujumbura Nianzalak en passant par Rumongue menace menacée de coupure au niveau de la rivière Gitotue à Karonda sur la colline Gachacha en commune et province Rumongue. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, les usagers de cette route nationale tire, qui tirent la sonnette d'alarme disent que cette destruction se poursuit alors que l'alerte a été lancée il y a plusieurs mois. Fried chef du secteur chacha dit que le rapport est parvenu à qui de droit l'action locale se limitant à la pose de grosses pierres sous place pour, euh, pour indiquer qu'il y a en danger les détails avec Jean-Pierre Missago. Après l'écroulement dans le cours d'eau Guitotoué de son mur maçonné sur son passage au niveau de la RN3 côté aval de ce cours d'eau, il y a de cela environ une année, cette route a suivi le mouvement et deux véhicules doivent alterner pour passer afin d'éviter que l'un d'eux se retrouve dans un grand fossé déjà créé s'ils se rencontrent à deux à ce niveau. Les habitants de Caronda et ceux de la ville de Rumongue vivant du commerce des Produits leur parvenant via la province Makamba craignent la coupure de cette route à tout moment à ce niveau, ce qui paralyserait complètement leur commerce car les gros véhicules de transport de marchandises ne pourraient plus passer. ces habitants qui disent qu'ils n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme, voudraient la réhabilitation de son pont sur la gito avant qu'il ne soit tard. Frida Nagijimana, chef de secteur Gachacha, informe que l'agence routière du Burundi, compétente dans de telles interventions, Et déjà au courant de cette situation, au niveau local, de grosses pierres ont été posées sur place pour montrer qu'il y a danger. Selon son responsable collinaire sur terrain, une seule grosse pierre reste, la deuxième ayant été percutée par un véhicule selon des sources sur place à Caronda. Jean-Pierre Misago, depuis le cours d'eau de Gitotwe à Caronda, Radio Isanganiro. Parlons sport à présent. Les matchs retour pour les équipes burundaises qui ont représenté le Burundi dans les compétitions africaines sont prévus ce dimanche. Dans les compétitions de la Ligue, de, de la Ligue des champions, Messagengozi va croiser l'Ofera ce dimanche avec la formation. Young Buffalo de l'Iswatini à 15h au stade de de Dongozi. Le match aller qui a été livré la semaine écoulée en Iswatini, c'est seul départ sur un score vierge 2-0 partout. Et dans la Coupe de la Confédération, la formation Musonga TFC qui a représenté le Burundi va disputer euh, le match retour en Zambie avec le club de Green Eagles lors du match aller qui a été joué au stade Inouari de Bujumbura. Les deux équipes ont égalisé deux buts partout. Et avoir des terrains adaptés aux jeux des personnes en situation de handicap constitue un atout pour les joueurs du handisport. Lors de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées vendredi, Omer Haïman, un additeur technique national au Comité national paralympique, a interpellé les autorités habilitées à bien aménager ces terrains à l'image des gymnases pour protéger les joueurs des intempéries. Toujours en page sportive, le transfert des joueurs locaux burundais vers des ligues d'autres pays est l'une des raisons de la mauvaise performance des équipes burundaises dans les tournois continentaux. C'est l'explication du journaliste sportif qui suit de près le championnat national de football, Patrick Harakandi, fait savoir que les entreprises locales devraient soutenir ces équipes afin qu'elles puissent avoir des moyens suffisants pour rémunérer les joueurs. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Gendakoumane. Auparavant, les équipes arrivaient très loin. Vous vous souvenez, c'était en 1992, L'équipe Vitalo quand même est arrivée à la phase finale de la Coupe de la Confédération. Avant, en enteillé, l'équipe Interstar a disputé les demi finales des clubs champions en Afrique. Et après 1992, 92, vous savez ce qui s'est passé dans notre pays. Il y avait l'insécurité, donc il y avait déjà automatiquement l'immigration des joueurs et qui partaient à chercher ailleurs. Tout simplement, il y avait de la pauvreté. C'est pourquoi nous n'arrivons pas là. Le... Parce que pour gérer une équipe, ça demande vraiment de moyens. L'équipe doit assurer l'assurance vie des joueurs, doit payer les salaires... Il y a beaucoup de moyens, disons une équipe représentative. Au sein de préparatifs, comment une équipe peut faire des préparations minutieuses afin d'arriver très haut dans ces compétitions africaines C'est une question très difficile parce qu'il faut avoir d'abord des meilleurs joueurs pour jouer les tournois internationaux et c'est ce qui manque actuellement parce que le Burundi est devenu pépinière de non pays limitrophes à chaque fin du championnat, il y a une masse de joueurs qui partent pour chercher ailleurs, parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est pourquoi donc il faut avoir des meilleurs joueurs. Même si actuellement nous avons un bon championnat, c'est parce qu'il y a le coronavirus, les joueurs n'ont pas eu la chance d'aller ailleurs. C'est pourquoi donc nous avons un bon championnat actuellement. Ça montre que nous avons un bon champion parce que quand même, vous voyez que nous avons les joueurs locaux qui sont sélectionnés dans l'équipe nationale. Quelle serait la contribution de la Fédération Burundese de football pour ces équipes qui représentent au Burundi dans ses compétitions internationales. Et la contribution est déjà donnée parce que le rôle de la fédération c'est de mettre les joueurs sur le terrain. Donc si la fédération continue à appuyer les clubs, et puis il y a aussi un bon partenariat avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. Le rôle majeur de la fédération, il faut qu'il y ait le championnat. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Dans la chronique nutrition de ce dimanche, on revient sur euh, cette chronique de dimanche passé, le piment est un aliment riche en vitamines A, B6 et d'autres éléments nutritionnels pouvant aider dans la prévention de certains cancers, notamment le cancer colorectal et d'autres. Comme l'explique Jean-Paul Wynes, chercheur nutritionniste, les enfants de moins de deux ans ne sont pas autorisés d'en consommer car il peut causer des effets néfastes sur la santé. La chronique nutrition est signée Jean-Marie Mayong. Le piment est une plante potagère et qui a son origine de l'Amérique centrale et du sud. Il contient divers éléments nutritifs et à des quantités variables comme l'explique le nutritionniste Jean-Paul Ouineza. On peut signaler que le piment ne contient pas assez des protéines et aussi assez des, des lipides, mais il contient en quantité significative des vitamines, surtout la vitamine C les vitamines du groupe B, surtout vitamine B6 et aussi vitamine K et la vitamine E. Et le piment c'est une Grande source de fer et aussi de cuivre, magnésium, manganèse et aussi le piment favorise la perte du poids grâce à son effet qui coupe faim. piment améliore la digestion et les piments contiennent également d'autres éléments non nutritifs mais qui peuvent être protecteurs et aussi nous soigner certaines maladies. Les chercheurs américains ont découvert que la capsaïcine joue un rôle d'oublier les graisses car elle transforme les cellules adipèzes en couleur et branches et responsables à augmenter le poids et aussi à augmenter le colcérol RDL. Le piment contient aussi de la vitamine A, vitamine B6, vitamine C, vitamine E et K. Il existe deux grandes familles de piments sous forme d'eau poivrons et d'eau forts. fort. Leur action est bénéfique pour la peau, système immunitaire, la fatigue et voies urinaires. Le piment aussi peut se distinguer par les couleurs. Il y a des piments de couleur verte, il y a des piments de couleur jaune, il y a des piments de couleur orange et des piments de couleur rouge, des piments de couleur bline et aussi des couleurs pêche et les piments des couleurs violets. L'opiment peut nous aider à lutter contre la somnolence ou le sommeil et aussi l'opiment peut nous aider à avoir l'appétit et nous aider pour les voies ignaires. L'opiment peut nous aider à la bonne contraction cardiaque. L'opiment n'est pas autorisé pour les enfants de moins de 2 ans. Toute personne doit éviter d'en consommer à forte dose car il peut augmenter les risques de cancer de l'estomac. Il faut en consommer en petite dose parce que si on consomme le piment en forte dose et le piment peut nous occasionner des problèmes de l'estomac, on peut trouver aussi les risques de cancer puisque l'estomac peut être irrité, peut être brûlé et aussi tout le système digestif peut être endommagé. Là, nous pouvons avoir des problèmes comme le cancer du type digestif, surtout le cancer de l'estomac, le cancer du colon ainsi de suite. Et le piment en forte dose peut donner des syndrome de l'intestin irritable et aussi l'eau piment est très mauvais pour les enfants d'au moins de 2 ans. Jean-Paul Wineza signale que quelqu'un qui a consommé du piment, s'il si sent de brûlure, il ne peut pas prendre directement de l'eau, mais plutôt il faut utiliser du lait ou utiliser l'huile d'olive. Merci à Jean-Marie Mayonga et aux à 13h11 dans le studio de la radio. S'achève cette, cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également et à Aimee Toussaint Mitebouti qui a assuré la mise en de Très bonne journée dominicale chez vous. Au revoir.